Bienvenue sur La Poc. je vais gagner ton animateur et cette semaine à l'émission, euh, c'est un programme un peu particulier. À nouveau, nous aurons euh, quelqu'un en entrevue qui a, euh, qui a euh, travaillé dans l'univers du hockey de près ou de loin et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Tremblay. Salut Vincent! Salut JB! Ça va? Ça va super bien, toi? Oui, très bien. Les gens de la grande région de l'Outaouais et particulièrement les fans des Olympiques de Gatineau euh, peut-être vont te reconnaître puisque pendant un bout de temps, tu as été la voix à la radio des Olympiques de Gatineau. Tu as été euh, le, le, en fait, le descripteur des matchs des Olympiques. Oui, c'est a commencé d'une façon assez bizarre, hein, tout ça. Euh, parce que la personne qui le faisait avant moi, c'est Sinisha Shindik, qu que tout le monde connaît assurément, un gars qui est assez impliqué également dans le domaine du sport. C'est maintenant lui qui décrit l'armada de blainville boisbriand pour euh, le 91-9. Euh, donc, possiblement, tout le monde le connaît. Donc, moi, je me trouve au euh, Montana. Je me souviens, c'était un mercredi soir, puis là, on m'appelle, on dit... Le Montana, hey, le restaurant ou l'état? Le restaurant, ok. Il n'y a rien de, rien de trop glamour <rire> là-dedans. Ah non, mais le gars est en train de chasser le bison quelque part là, tu sais, <rire> puis il reçoit un appel euh, Daniel Rune style. Euh, J'aurais aimé ça, ça aurait été un peu oh, plus le glamour. <rire> <rire> Sors le, le bison qui est chassé. Non, c'est rien de trop glamour. là, Pas dans, dans le Montana, mais bien euh, euh, au restaurant à Ottawa. Puis là, je reçois... Je vois, c'est mon boss. Il m'appelle. Parce que faut dire également que j'étais déjà un pied dans la station qui euh, a les droits des sénateurs, une FM, qui a les droits des Olympiques de Gatineau. Donc, je couvrais les sénateurs pour eux. Puis là, on me dit, « As-tu déjà décrit des matchs? » J'ai dit oui. Mais la vraie réponse, c'était non. Mais j'en avais, oui, puis non. C'est une fausse réponse, peut-être un petit peu manipulée. Euh, je pense que tout non. jeune qui adore le hockey, qui aime ce sport-là, bien a déjà décrit un match de hockey sur sa console, que ce soit, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. soit sur euh, le PlayStation 4 ou encore euh, euh, nous, nous, dans notre temps, la plus Le, le Nintendo 64, le NHL 99, j'ai beaucoup joué. Donc, tu sais, j'ai quand même pratiqué mais à ce niveau-là. Mais là, on m'a dit, hey, ni chui, démissionne, il s'en va chez Oseg, le, euh, ceux qui possèdent le Rouge et Noir d'Ottawa, le Fury d'Ottawa également, les 67. Donc, lui est parti là-bas. Ça m'a ouvert la porte. Il te dit, mais Sinisha va être là avec toi un match pour voir si tu fais bien ça. <rire> Ils <rire> le sont donné le marge de manœuvre. <rire> D'un ouais, coup que c'est pas la bonne personne. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis pratiqué. J'ai mis le jeu comme on le voit à la télévision. J'ai mis que je ne contrôlais aucunement les équipes et j'ai fait comme si je décrivais un match. Pendant une semaine, je faisais ça des soirées après parce que j'étais encore à l'école. Euh, j'ai dû euh, trafiquer un petit peu le système. Mais j'ai réussi. À décrit des rencontres et là le vendredi soir arrive. Match contre les foreurs de Val d'Or au centre Robert Gartin. Sinisha est là. Sinisha est resté une demi-période. Euh, à l'entrée, il me dit, euh, à la pause plutôt, il me dit Ah, t'es un correct. Il dit, euh, ça paraît que t'as déjà fait ça. <rire> J'adore ça. Mais là, avant, avant qu'on continue par rapport à la job de descripteur de match des, des Olympiques de Gatineau, je veux qu'on fasse un, un rewind. Là. Je veux qu'on recule en arrière, puis on, on parte à la genèse un petit peu de ton vécu ce qui t'a amené à, à parler d'un micro dans une station de radio. Euh, Parle-nous un petit peu de ton intérêt envers ce médium-là, puis par où te passer pour pouvoir te rendre à travailler pour une station de radio. C'est quand même un, un parcours qui Sans dire euh, différent des autres, mais euh, quand j'étais au secondaire euh, à Blainville, à l'école secondaire Lucille Teasdale, euh, on a instauré un programme d'hockey, programme sport-études, et on était la, la première année, on était les tests, les cow de cette de ce programme-là qui aujourd'hui euh, a des joueurs qui sont repêchés dans la Ligue d'Hockey de du Jour du Québec. C'est un programme qui fait partie de la Ligue de la LHPS. Il y a, comme entraîneur, pas piqué des verres, là, euh, Pascal Dupuis, rendu entraîneur là-bas. Euh, il y a également multitude. Maxime Clermont, ancien gardien des Olympiques, qui entraîne les gardiens de but à Blainville, là-bas. Donc, tu sais, c'est un programme qui, au début, ne savait rien de, de très glamour, comme le Montana, mais euh, c'est devenu quand même quelque chose d'assez sympathique. Puis, euh, en secondaire 3, j'avais un professeur, Nicolas Dutille, qui est encore, euh, lui, encore professeur, mais également, arbitre dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec. Et lui me dit, euh, « Hey, je sais que tu as un intérêt, tu aimes ça. » Des fois, j souvent, j'allais voir le, le junior de Montréal euh, dans le temps des, des David Rose. Il y avait également Jake Allen qui était là, Angelo Esposito. Puis lui m'avait dit, « Je vais te passer ma passe, viens, si tu veux, on va aller euh, à Québec. Euh, J'arbitre un match, tu vas rencontrer Patrick Roy. Euh, » Il y avait également plusieurs... Euh, Très bon joueur à cette époque avec les remparts de Québec. Et donc, j'ai euh, raté un après-midi de cours pour aller euh, avec lui à Québec. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait « Hey, là, tu rencontres les joueurs, t'es dans le vestiaire, le vestiaire des remparts au Vieux Colisée. C'est euh, quand même quelque chose. là Et tu rencontres Patrick Roy. » À mon âge, c'était quand même, sans dire un idole, là, mais... Tout, tout le monde le regardait à la télévision, gagné les Coupes Stanley. Et quand tu étais gardien dans la rue, tu étais soit Martin Brodeur ou encore Patrick Roy. Mais euh, c'est ce qui me donnait la piqûre pour euh, commencer à penser à faire des études. Et euh, j'ai commencé au cégep de Saint-Jérôme. Et c'est là que j'ai commencé à couvrir l'armada pour le journal euh, étudiant. Ensuite de ça, je suis... Euh, Arrivé dans la merveilleuse région de l'Outaouais parce que j'avais rencontré un certain Mario Aubé qui, qui arrêtait pas de me parler de la cité. Il dit Tu devrais venir voir le programme Je te le dis, Vincent, tu vas capoter, tu vas aimer ça. Euh, tu, tu vas pratiquer le métier. tu es déjà, t'es très passionné par ce que tu fais, puis ça n'en ça en prend pas grand-chose. Ça prend juste de, de travailler encore. Puis j'ai eu une rencontre, puis j'ai vraiment. À chaque fois que je parlais avec Mario, c'était tout le temps possible. Fait que là, j'ai commencé à regarder sur Internet puis euh, je suis arrivé à Ottawa, mais dans l'optique d'être journaliste à la presse écrite. Ça, c'était ce que j'adorais. J'adorais écrire des, euh, des profils de joueurs, faire découvrir des joueurs qui sont sous le radar. Des, un joueur comme Marc-Olivier Roy, qui n'était pas tellement sans dire très bon au niveau du hockey junior. c'est pas euh, Ça ne deviendra pas un euh, Connor McDavid ou encore euh, un Sidney Crosby. Euh, Mais c'est une histoire qui... Des histoires comme ça, c'est assez intéressant. Le gars, quand il a été repêché par les Oilers, ensuite de ça, il est encore dans la Ligue américaine. Elle fait son bon bout de chemin. Mais tu sais, raconter des histoires comme ça. Mais là, la Cité, ça a été différent. Ça a été différent parce que là, tu commences. Tu fais de la télévision, tu fais euh, de la radio. Euh, donc, j'ai fait mon stage de dernière année. J'ai fait le stage en presse écrite parce que c'est encore là, c'était ce moment-là. C'est ça que je voulais. Et à la dernière journée du stage, je devais revenir à Montréal euh, par avion, bien sûr, d'Edmonton, et pour le stage. Et j'ai rencontré une dame de Radio-Canada qui m'a dit « On cherche quelqu'un au sport pour faire 20 converses par matin pour tous les sports pendant tout l'été. » Là, je fais trois non, Attends, minutes. attends, là, tu, tu sautes des, tu sautes des, affa des affaires, puisque parce que là, tu viens de dire t'es parti d'Edmonton pour revenir à Montréal oui, le stage, en avion, le mais... Stage. Oui, le stage, il devait... devait... J'ai fait mon stage à Edmonton. OK. Au journal Le Franco. OK. Donc, je fais mon stage, ça va bien, C'est parfait. Dans la... Dans la dernière journée, avant que je revienne la dernière journée du stage, euh, j'ai un contact qui me dit, euh, Radio-Canada, je cherche quelqu'un, envoie un courriel à cette dame, Madame Lynn Ouellette. Euh, qui euh, répond euh, 20 minutes après mon, ma demande, me dit, j'ai envoyé un courriel concernant ce temps d'été euh, à Radio-Canada, Alberta, au sport, à la radio. Euh, là, elle me dit, demain matin, peux-tu venir me rencontrer? <rire> Il y a quelqu'un Donc... qui va faire une demi-période avec toi. <rire> après ben ça, là, ils vont à... te laisser partir. <rire> Attends. Fait que là, là, JB s'est capoté. Je fais l'entrevue, ça va bien. Elle me dit, euh, OK ça me prend une référence, puis si la référence est bonne, je te donne la job. Fait ok. Que là, retourne chez moi, j'ai y le lendemain matin, j'y envoie un courrier. J'ai donné une bonne référence, quand même. Là, je veux, ouais. je veux pas rien diminuer, mais Radio-Canada Edmonton, en français, euh, toi, est déjà sur place, euh, Il sauve le billet d'avion, il sauve tu tout le, le tradala. Euh, ouais, T'es ouais, à ouais, bonne place ça. au bon moment, là, mais il faut saisir ah, bon. sa chance. Oui, c'est ça. Mais là, à partir de ce moment-là, il y a comme un... Tu sais, il faut que je prenne mon avion. Là. Mon avion était le lendemain. Donc, je dis, moi, ça me prend une réponse le plus vite possible euh, parce que mon avion est, est, est demain et je pars. Elle dit, OK, mais on te prend. le ton billet. J'ai annulé le billet d'avion. Je l'ai reporté plutôt euh, jusqu'au début septembre. Euh, puis là, j'ai eu une formation avec Marc-Éric Bouchard qui couvre, lui, les Flames de Calgary. J'ai une formation avec lui. Puis je l'ai remplacé tout l'été. Euh, Ça a bien été. Euh, parce que lui, c'est un, un. Sérieusement, le JB, je pense que pour la pot, là pour l'avenir, je pense que je vais te le re Mais recommander. Je, là, je, je suis très ouvert à, à ça, très, très ouvert. Un gars sympathique, un gars du sacné Lac-Saint-Jean, à chaque fois, ah il me dit, ah, hey, ben, oh, Ouais, un gars vrai, un vrai On là, va l'aller, lui puis moi, je viens de, oh, de là aussi. Ouais, <rire> non, je te le dis là, euh, d'après moi, tu, tu vas devoir le couper. Ah, peut-être. <rire> parler, là. Tellement qu'il va te parler, tu n'auras pas le choix. Tu vas faire trois épisodes juste avec une fois. Bon. Euh, intéressant en plus. Donc, j'ai fait ma formation avec lui. été l'été à Radio-Canada. Et par la suite, je suis revenu euh, à Ottawa. Et c'est là que j'ai tombé à Unique FM euh, avec Nicolas. J'avais en, envoyé déjà un démo à Nicolas Saint-Pierre pour le hockey à Rogers. Puis là, euh, mais tu sais, quand tu... Tu es à l'écrit, tu passes quand même longtemps. Tu sais, j'ai rencontré euh, bon monde de gens, nombre de gens dans l'écrit, puis c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais là, après Radio-Canada, tu commences à te poser des questions. Est-ce que euh, j'ai un avenir dans l'écrit? Est-ce que, est que je dois aller vers autre sphère du euh, journalisme? La radio, là, je commençais vraiment à aimer ça. Tu, sais, tu, tu passes euh, les matins, c'est cinq minutes par converse, tu en as 20 par matin avec les provinces de l'ouest, donc Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, bien sûr, puis la Colombie-Britannique. Et j'ai envoyé un, un message texte à Nicolas. Je disais, hey Nicolas, si jamais tu as besoin euh, parler de boxe, parler de UFC, je suis disponible. Je, J'adore je, ça en plus. On a commencé comme ça. Après ça, il m'a demandé, veux-tu faire... Euh, on, on, on peut en parler en plus long euh, détail, là, mais ça a commencé comme ça, vraiment. C'est juste un texto que j'ai envoyé puis, euh, tu sais, quand tu disais tantôt d'être à la bonne place au bon moment, c'est ça. C'est l'histoire de... Sa, faire sa place. C'est l'histoire jusqu'à maintenant de ta carrière. Euh, là, écoute, j'essaie de suivre parce que tu me pitches des infos puis, tu sais, j'essaie d'attraper au vol les, <rire> les choses. Euh, tu l'as remplacé pendant un été de temps. Euh, ça, ça veut dire que Edmonton, l'été, il n'y a pas de hockey, mais qu'est-ce que tu couvres à ce moment-là? Tu couvres... Il y doit y avoir euh, genre de la Ligue canam Le Can de... Oh, le, oui, de football. La Ligue canadienne de football, les Esquimaux d'Edmonton, y a, on a beaucoup, hein? Les, les esquimaux, il y a les Stampeders, les Lions, les Riders, les Bombers. Oh, ils trouvent l'Ouest au complet, là. Ouais, Fait que les sports, quand c'était en 2015, donc les jeux panaméricains, pana les jeux parapanaméricains. Euh, ensuite de ça, il y a des sports, tu sais, y beaucoup d'athlètes. Il y avait une course Qui avait lieu cette année-là à Edmonton de NASCAR. Euh, ensuite de ça, il y avait euh, le UFC Fight Night. Je ne me souviens plus du nombre. Euh, c'était à Regina, pas de côté, qui affrontait. Euh, je me souviens. Je pense que c'était Ben Saunders, un vétéran de l'UFC. Donc, il y avait, avait quand même du sport. Oh oui, Et j'ai joué ça. Là. Au Manitoba, ils ont une ligue. Ils font partie d'une ligue indépendante. Avec euh, la formation. Euh, J'ai un blanc carrément de la formation de euh, Dis-moi le sport au moins, là, Zé. -moi. Au baseball. Au baseball, ils font partie de la Ligue indépendante. Euh, comme la Ligue Canam. Mais ils sont pas dans la Canam. À Winnipeg. Aïe, aïe, aïe. C'est là. Euh, il attire environ, là, je dirais en 10, peut-être même. Les Golden Eyes. Euh, les euh, les Golden... Gold Eyes de Winnipeg. C'est ça, ouais. Écoute, je pensais à Nintendo 64 tantôt. Golden <laughs> <laughs> Gold <laughs> Eyes. Wow. Ouais, Golden Eyes de Winnipeg. Et... de Winnipeg. L'American Association Baseball. Bon, ligue indépendante et allait jouer dans plusieurs villes. Fort Worth, euh, Fort. Euh les toutes les fortes aux, aux États-Unis Texas. Euh, non, mais tu sais, il faisait, il faisait une bonne route, puis il y avait quand même des, des bons joueurs. Puis sinon, il y a du collégial également ici, là, qui, qui, qui est très fort à Edmonton. Euh, une, une, sans dire, une ligue. C'est une ligue des, des joueurs qui jouent universitaires aux États-Unis. L'été, au lieu d'être dans une ligue de bière, mais ils viennent se pratiquer, puis ils font la tournée des stades. puis Il y a quand même beaucoup de... De partisans qui vont voir ça. L'équipe s'appelle les prospects. Donc, ça va avec. Ben oui. Donc, c'est assez sympathique. Puis, très cool tout ça. Ouais, c'est. Tu sais, quand même une diversité. Oui, il n'y a, y a plus de la ligne nationale, mais là, tu arrives au mois de juin. C'est quoi C'est le repêchage. Euh, tu sais, hein, au Québec, à Ottawa également, on en parle tout le temps. Ben oui. Là, le 1er juillet. Il euh, y arrive tout le temps de quoi à l'été. À peu ça près un mois de et demi que tu es vraiment. Y il ouais. a rien, là parce que le reste euh, du hockey, il y a toujours moyen d'en de, parler. Euh, revenons, donc là, tu, tu as accepté un mandat avec Unique FM, comment ça s'est fait le, euh, la passation? Parce que, veux, veux pas, euh, on passe de Radio-Canada, on, on parle de, tu sais, du canadien. on a... Euh, t'as as certainement peut-être des opportunités qui, qui se à toi à cette heure que t'as ça dans ton CV, et là, ben, as l'appel d'une radio communautaire à Ottawa, en français, euh, j'ai comme l'impression que c'est une différence d'échelon et d'envergure. De, de, Ça se peut-tu? Ben oui, puis non, parce que, tu sais, c'est un, un emploi d'été, donc c'est pas... c'est aucun poste, aucune garantie. Euh, je devais encore terminer je, parce que là, je revenais, mais c'était le premier stage, j'avais un autre stage à faire. Okay. J'étais encore à l'école. Ok, je fait que l'emploi d'été, c'était ah, vraiment euh, entre ah, deux bouts de formation. Oui, Ouais, ouais c'était entre deux formations Et là, une EQFM, c'est arrivé. Et quand, honnêtement, là, depuis que. Je le laisse là, là Radio-Canada, parce que dès que les gens, les employeurs voient Radio-Canada, c'est demain matin, ils m'appellent, puis j'ai une entrevue. J'ai une entrevue assurée avec ça. Tu sais, il y a une façon de penser où quand tu as, quand as le McDonald's sur ton CV, bien là, les employeurs savent que tu es bien formé, puis ici, puis ça. Mais dans le journalisme. Si tu es allé à Radio-Canada, c'est parce que c'est un, un standard de qualité. C'est un standard de qualité, puis les employeurs apprécient grandement ce standard-là. Mais euh, moi, j'ai toujours aimé les sénateurs d'Ottawa, puis je savais, je connaissais M. Saint-Pierre, M. Saint-Cartier, qu'on les entendait à la radio, euh, les Olympiques. C'est la façon la plus rapide de toucher à la Ligue nationale de hockey d'être dans une station qui est euh, communautaire, oui, mais qui n'agit pas comme une station communautaire qui, quand tu obtiens les droits de, les droits de diffusion des sénateurs d'Ottawa, c'est quand même, c'est pas rien. Ceux des Olympiques également. Donc, je, au départ, je m'occupais des médias sociaux dans les matchs des sénateurs, juste pour avoir accès aux matchs. Mm -hmm. hey, fais juste me donner une passe, Nick. Je vais y aller. Je vais, je vais, je vais mettre des médias sociaux. Je vais t'envoyer je vais t'envoyer des, des statistiques sur qu'est-ce qui se passe parce que quand tu décris quand tu décris une partie tu n'as pas nécessairement les yeux un petit peu partout mais là d'avoir quelqu'un d'autre qui est là puis qui dit hey il y a, a telle affaire euh, Bobby Ryan c'est sa 600e passe en carrière il a atteint le plateau euh, Eric Carlson quand Carlson est, était là il tu sais des sujets comme ça que tu pouvais je pouvais lui amener Et là, quand c'est arrivé que Sinisha quittait, parce que Sinisha était le reporter également. Euh, faisait les Olympiques, mais aussi reporter euh, à temps partiel avec les euh, sénateurs d'Ottawa. Donc, j'ai comme hérité de tout ce que Sinisha a laissé. C'est grâce à Sinisha, en fait. On peut dire ainsi. Son, son abandon a été... Euh, Toi, est-ce que tu as accueilli ça? Là? Ouais. Oui. Oui. je n'abandonne pas fin, là, parce que tout le monde a le droit d'aller regarder ailleurs pour d'autres oui, opportunités. C'est un avancement. Oui, c'est un avancement dans sa carrière, puis ça a permis à d'autres, parce que lui, c'est certain qu'il n'aurait pas passé euh, 25 ans unique FM, on ne se le cachera pas. Mais, euh, ça permet à d'autres jeunes qui espèrent puis qui veulent gravir sans, les, les échelons là, de ce domaine-là, vraiment à temps plus que plein. Là. Mm -hmm. Ça lui permet vraiment d'être dans le métier. Puis ça permet à des jeunes vraiment de, de voir ce que c'est. Je veux qu'on parle, euh, une fois que tu la job, que tu, tu es descripteur des matchs, ça ressemble à quoi la préparation en vue d'un affrontement? Ça, c'est le fun. C'est le, le plus plaisant. C'est de... Tu sais, moi, comment ça fonctionne, c'est que... Ben le matin, il y a souvent un entraînement, un entraînement matinal de, des deux formations. Donc tu commences tu assistes à l'entraînement. La préparation commence là, hein? Ça commence le matin même à regarder qui joue avec qui. Euh, tu regardes l'autre équipe pour savoir également les joueurs de l'autre équipe, c'est qui, c'est parce que là, il va falloir que tu viennes des noms par cœur. Et, et souvent, je demande les, les trios au coach adverse le matin. Rares qu'ils vont dire non en séries éliminatoires un petit peu plus là. Euh, mais sinon là, il va te y donner puis euh, ça te permet également d'avoir les numéros par cœur mm -hmm. de savoir qui va jouer avec qui et c'est là que ça commence quand je, quand tu retournes à la maison là c'est là que je commence à mettre mes trios en place sur euh, j'ai une feuille euh, pour chaque équipe donc qui joue avec qui à l'avant en défense euh, les fiches des deux équipes Euh, je me mets également des petites statistiques. Je mets le, le nombre de points, le nombre euh, but passe-points. Euh, si un joueur atteint un plateau, je mets ça là-dedans. Euh, J'avais également des cases pour parler euh, avantages numériques, désavantages numériques. C'est qui les meilleurs euh, marqueurs? C'est qui les meilleurs passeurs en avantages numériques? C'est important également. Et euh, l'affiche des gardiens de but, la moyenne de buts à louer, le pourcentage d'arrêt, euh, tout ça. Puis la préparation se termine là. Et pour ce qui est du match, là, il y a la portion avant-match. La portion avant-match, c'est de se préparer pour son introduction, comment ça fonctionne, l'intro. Euh, puis j on était quand, à Unique FM, c'est une des. C'est, sans dire une, c'est la station la mieux organisée pour la diffusion des, euh, des rencontres, j'ai l'impression, dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, au grand complet. La plus autonome. Okay. Parce que c'est la personne qui décrit, qui contrôle tout. Il contrôle les pubs, mm -hmm. il contrôle quand il parle, quand il ne parle plus, décide de la musique qui va jouer à décide de tout. Moi, j'aimais ça. Euh, au début, c'était un petit peu plus complexe, mais tu l'apprends, puis ça ne prend pas grand-temps. Puis j'ai trouvé que c'est. J'aime mieux ça. Tu sais, tu le sais, d'avoir le contrôle de, de ce que tu fais, c'est. Ouais. Tu es tellement le fun, tu t'es pas à la merci de... Tu parles avec le metteur en onde, puis là, tu es, oh, hey, on s'en va de ça en pub, ou... Euh, tu sais, lui, il n'est jamais sûr. Tandis que quand c'est toi qui le fais, tu sais. Bon, à cinq minutes, il y a une pause, tu te prépares, tu prépares ta pause, Boum, tu es prêt. J'avoue que c'est un, un gros avantage. Euh, je sais pas si Unique FM est et particulier de ce côté-là euh, parce que je connais pas les modèles dans, dans toutes les stations euh, qui font euh, ce genre de, de choses-là. Mais tu sais, l'aspect, ce qu'on appelle euh, en radio, le remote, là, donc à distance, euh, j'avoue que ça amène une complexité si tu n'as pas le contrôle. Moi, pour avoir déjà décrit des matchs de hockey senior, euh, euh, j'avais le contrôle aussi. J'avais juste pas le... Euh, le gauge de volume des micros. Dans le sens que, ah. euh, tu sais mettons que tu as une toune qui est un peu trop forte, ben tu ne pouvais pas le légaliser. Ouais. Je n'avais pas ce contrôle-là, mais je pouvais starter les pauses, les, toutes les affaires euh, C'est euh, un ouais. certain contrôle quand même. Je sais que euh, Pascal Lévesque, avec les Tigres de Victoriaville, depuis qu'il qu qu nous a vu faire, il a demandé à sa station d'avoir un système semblable. Euh, puis euh, lui il est capable vraiment de mettre ses, ses propres pubs. Ses... Euh, puis eux dans le fond, ils font juste se connecter avec lui. Ils prennent le, le dans le fond, lui il va envoyer un signal sur internet, sur la radio exemple. Euh, lui je pense c'est la radio des tops à Victoriaville, il va envoyer son signal en ligne. Puis eux pour la radio en onde, ils vont prendre le, le signal de internet mm -hmm. pour le mettre en ligne. Puis nous c'était de la même façon. À Ottawa. Donc, c'est euh, tellement, tellement. Quand le match commence, là, c'est là que c le plaisir commence vraiment. C'est quoi la marge d'erreur quand tu es en train de décrire un match? Euh, J'ai l'impression que dans la Ligue nationale, tu as des joueurs vedettes, c'est facile euh, d'y reconnaître dans chacun des clubs le, le, le club que tu couvres. Euh, mettons là euh, c'est les Olympiques mais tu vois toujours les mêmes joueurs tu les reconnais mais, oh, tu sais euh, ben c'est ça tu ils ont, ils ont un style même s'ils ont tous le même gilet ils ont un style es capable de les reconnaître mais mm -hmm. euh, dans la Ligue nationale déjà tu peux avoir des fiches avec des photos de pas mal tout le monde mais dans le junior c'est pas nécessairement le cas est-ce est que ça amène un certain niveau de complexité justement d'avoir un, une information qui est un peu défaillante sur l'équipe adverse le fait qu'on est proche de l'action Dans la Ligue d'Hockey hockey, du Québec. Dans la Ligue canadienne, au grand complet. Là, on, la majorité des, des amphithéâtres, on est vraiment proche de l'action. Comme à Gatineau, on, es à quelques rangées du centre de la patinoire. Ouais. Euh, je pense à Drummondville aussi, Val-d'Or, Rwanda. Probablement juste Québec, Nord. que t'es loin. Là. À Québec, Moncton, Moncton c'est la pire. Ah ouais. Alors, je veux dire... On pourra parler des arénas parce que... Okay. Hein, là, je me prends une note. <rire> <rire> Honnêtement, JB, je y y pourrais, y pourrais t'en compter des places. Là. Aïe, aïe, aïe. Je, là, je, je, regarde, J'ai ça en note. On, on, on va y revenir. Ça, on, on va y revenir, mais euh, oui, il y, y a un élément de complexité par rapport à... et C'est tombé par hasard là, je, son, son, son, son oncle à Joey Sansoni. Joey Sansoni a joué quelques rencontres Euh, junior majeur, il a joué plus vers euh, le junior 3 à Saint-Jérôme. Euh, J'ai rencontré son oncle à Edmonton. Il est marié, il, est, il, est, il a un enfant, il habite Edmonton. Sa femme gère la Fédération euh, de sport francophone de l'Alberta. Et euh, lui, euh, un moment donné, là, il me contait une histoire, puis là je fais, c'est à moi le descripteur. Parce que sur la feuille qu'on nous avait remis on est à la merci de cette feuille-là, la feuille des officiels de ah la, oui? la Ligue de hockey major du Québec. On est à la merci de ça parce que sur cette feuille-là, c'est écrit le nom du joueur. Moi, pour Gatineau, si euh, Abramov, il, il y a un I au lieu d'un O, je le sais. Mais si euh, Joey Sansoni, ils n'ont pas mis le I, puis c'est Joey Sanson. Pas la même à faire. Moi, je n'ai pas le temps de... Je suis seul. Je suis vraiment seul, il n'y a personne qui peut me dire là, que c'est Sanson. après la première période, je fais Hey, sais-tu, euh, c'est pas Sanson. C'est Sanson. <rire> ni son nom, il est dans le dos. <rire> là, tu sais, des fois, le gars, il passe vite. Oui. Le gardien partant, il te, il, il te le trompe. C'est plus euh, tel, tel joueur, c'est l'autre joueur. là, tu es comme. Il, Parce que des fois, le coach, il va le changer. Mais normalement, là, sur la feuille de la ligue, c'est rare qu'ils font ça. Là. En série, pas mal souvent, je me souviendrai toujours contre le Cap-Breton, il changeait tout le temps le goaler. Il changeait entre euh, Carl Jessimen et euh, Kevin Mandoles, qui est au euh, cas des euh, sénateurs d'Ottawa. Il changeait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'étais là, hey, motadine. » Là, tu commences le match. Là, tu dis Oh, quel arrêt du gardien de but Jessimon. Mais là, tu te regardes. fait hey, 31, c'est euh, l'autre goaler, c'est pas lui. <rire> non, ça, ça, mais tu sais, ça fait partie de. Parce, donc, les millions de personnes qui écoutent le podcast la POC en ce moment. Là, les milliards. Je, je les mais... milliards, là. <rire> je veux plus vous entendre chialer sur le métier de descripteur. Vous ne savez rien du tout. Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile, faites-le honnêtement faites-le et ensuite vous pourriez critiquer le travail d'un Félix Séguin ou d'un Pierre Roud, c'est pas honnêtement là, c'est vraiment pas facile. Puis, puis je dirais, oui. j'irais même plus loin, c'est que c'est même pas la même job télé versus radio. Parce ah, que, est. à la télé, as un sport visuel. Si tu parles pas, les gens ont quand même de l'information. Il se passe un hors-jeu, un, un chamaillage. Tu peux ne rien dire puis juste faire vivre l'action. D'ailleurs, euh, dans les plus belles games de hockey, que j'ai vu, moi, c'est euh, à Radio-Canada, euh, à l'époque, quand il y avait eu le lock il y avait encore les contrats de diffusion du Canadien de Montréal. C'était juste des images, le son de l'arena, pas de description. C'était merveilleux. Euh, mais t'avais le support visuel. À la radio, pas de description, ouais. là. T'entends des coups de ouais. sifflet, puis des coups de patin, puis des ouais. slashings, c'est pas mal tout, là. Ça fait dur. Puis quand t'as un problème à la télé, on va en pause. ouais <rire> Quand souvent t'as juste un problème de micro, ben euh, Arrange-toi. Arrange-toi, puis elle met plus de son de foule. <rire> <rire> Ou des fois que t'as un, une personne sa galerie de presse euh, qui vient te voir, puis ouais... Euh, on ne reçoit pas le feed de la web diffusion. On ne l'entend pas. Hey, c'est pas mon problème, ça. Moi, je suis à la radio. Parce qu'en plus d'être à la radio, tu es accessible sur le site Web de la Ligue de Hockey junior majeur du Québec sur, euh, en direct. Les gens payent pour ça. Mais c'est les descripteurs locaux et visiteurs qui apparaissent. OK. Ce que ça fait. C'est que si eux, ils ont un problème qu'ils t'entendent pas, là, ils viennent te gosser pendant... <rire> mais tu n'es pas tech, là! <rire> en... Non, c'est ça, mais tu es, dé... es, tra... es en train de décrire la game. là. Pas juste ça à faire. Seule place où c'est vraiment top, c'est Québec. Ouais, mais là, l'équipement y est... Y y en... Peux-tu me faire un test? Je vais te dire si je t'entends. Tu fais un test, le gars, il te revient. Parfait, on commence. La game, game à start, tout va bien. Mais il y a des places, là c'est euh, pas varjeux puis il y a des arènes là, là ah non on va y revenir mais pas, pas là parce que je veux construire sur euh, euh, l'aspect euh, pas de sport visuel Euh, parce que je trouve ça important, parce que vraiment, il y a une différence entre télé et euh, radio. Ouais. Avais-tu des petits trucs, ça. toi, pour faire vivre le jeu? Parce que euh, la radio, on dit souvent, quand tu es en formation là, pour devenir animateur de radio puis travailler dans ce domaine-là, le radio, c'est un médium d'image. Mais les images, c'est la personne qui parle qui doit les créer dans la tête de l'auditeur. Ouais. Et là, ben euh, au hockey, c'est de l'action, ça bouge, suivre le, le tempo, pas d'image puis d'en créer dans la tête des gens avais-tu des trucs, avais-tu des choses que tu as développées au fur et à mesure pour rendre l'expérience encore plus vivante et intéressante Mais, pour les gens? Il y a des gens qui se sont plantés avant moi, qui m'ont donné des trucs. Euh, notamment mon boss, qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait, je vais te dire, fais-les pas. <rire> » J'aime ça. Donc, ça m'a ça donné l'opportunité d'avoir déjà euh, un certain bagage je ne l'ai pas vécu, tu sais, je ne peux pas. Les euh, histoires d'autobus, ça aussi, on en reviendra. Mais, euh, tu sais, des. Euh, euh, pour situer la rondelle, il euh, y, y, y a déjà eu un document qui a été fait par euh, M. Maguire, tu sais, euh, à la droite du gardien de but, mm -hmm. toujours situé par rapport au gardien. Ouais. Donc, le tir euh, entrée de territoire sur l'aile gauche, un tir à la droite du gardien de but, là, tu es capable de te dire. OK, le gardien de but là, c'est les Olympiques attaquent. Euh, ou sinon, au début de la période, pour les gens qui écoutent dans leur voiture, tu situes sais comment le jeu se déroule selon le, le tableau indicateur sur leur voiture. Donc, c'est un truc, ça. Exemple, au oui. début de la période, pour ceux qui nous écoutent en voiture, l'action, les Olympiques qui attaquent de gauche à droite sur votre, euh, tu sais, sur le Okay. sur votre odomètre. Okay. Donc, les gens dans la voiture sont capables de situer un petit peu l'action, et ensuite de ça, à la droite du gardien de but, les ouais, des ouais, termes ouais. le long de la rampe, euh, l'embouchure du filet, l'aile gauche, l'aile droite, euh, et ainsi de suite. Mais c'est... Tout ce que tu penses, faut que tu le dises. Tandis qu'à la télé, tu peux penser et ne pas dire. Il mm -hmm. y a un moment où... Puis tu peux parler sans penser, ça. Il euh, y a bien du monde qui ouais. le font, là. Trop de monde. <rire> Surtout euh, sur certains sites à potins ah, ah, de ah, la Ligue nationale de hockey. On ne vise rien, mais euh, les gens sont très passionnés. On va dire oui. ça comme ça pour rester politi euh, politiquement correct. Les gens sont très passionnés. On respecte ça. Mais là, tu ne vises pas les, les, les gens de la POC parce que nous autres, on n'est pas de même. Nous mêmes. autres, c'est les meilleurs. <rire> les Merci. meilleurs. Et honnêtement, ça faisait longtemps que je voulais être invité. Mais je le sais, je pas de m'achaler. J'envoie des messages. Là, à un moment donné, j'ai reçu une lettre d'avocat. Là, là, tu veux nous envoyer des messages. On ne veut pas t'avoir. Là, à cette heure, ils ont de la place. Ils disent OK, on va t'en recevoir. OK, c'est -ce correct. Tu vas venir. Je n'appelle pas l'avocat, mais c'est -ce correct. <rire> non, mais. Euh, Là, on parlait de « oui ». Oui, le positionnement, la glace, la description. Le euh, une des affaires que moi, euh, écoute dans le très peu d'expérience, je l'ai fait pendant une saison de « hockey senior ». On s'entend, c'est rien. c'est pas le « là et GMQ ». Ce n'est pas les, les mêmes moyens. puis c'est surtout pas la même ampleur. Là, je veux je veux pas dire que hey, je connais euh, de la patente. Là, pas, ouais. pas ça. J'ai un peu vécu un semblant de ça. Une des affaires que je trouvais particulièrement tough, puis tu disais euh, « tout ce que tu penses, il faut que tu le dises », c'est que tu peux pas juste laisser des blancs. Tu n'as pas le choix de parler oh, et ça vient choix. tough de maintenir la cadence. C'est comme coller euh, l'enquête. Tu sais, des encanteurs, tu vois ça dans, dans les shows, on dirait des rappers, là, ils vont plus vite que d'autres oh. autres. C'est d'avoir un bon rythme, d'être compréhensible, mais en même temps, tu n'as pas le choix d'escamoter des moments de jeu. Euh, ou est-ce que tu dis, ben ça, c'est pas c'est pas essentiel. Je vais euh, prévoir la prochaine affaire qui va, en fait, qu va se faire pour pouvoir le dire et être sur le bon tempo. Mais au moins, à la radio, tu as un délai de 3 secondes. Euh, exemple, il euh, y en a, euh, encore une fois, je ne vise personne, mais la 91.9 a un délai de 10 ou 15 secondes entre le jeu réel et ce que tu entends à la radio. Donc, s'il se trompe, c'est pas si grave que ça. Non, non, mais ce que Donc, je veux dire, c'est que... que... mais De ce que je veux dire avec ça, c'est que faut tout tu dises, OK? Puis ce qui est encore plus difficile, euh, que, parce que, en termes de, sans dire facilité, mais plus facile, mettons. D'écrire à la télé, c'est facile. Parce que t'es deux, il y a plus de visuels. D'écrire deux à la radio, c'est encore, c'est, plus facile. D'écrire seul et analyser seul. Oui, là, t'as jamais de break, là. Là, t'as jamais de break. Moi, j'étais seul. Seul moment que, des fois, j'avais quelqu'un, c'était en séries éliminatoires, Michel Charon de la centrale de recrutement. Lui qui s'assoit avec ses collègues, puis qui décide le, du classement euh, final à la centrale de recrutement, là, pour le repêchage de la Ligue nationale. Bon, lui, euh, c'est un gars d'Ottawa, donc il venait souvent, il était toujours là aux Jeux olympiques, donc j'étais capable d'avoir des personnes pendant l'avant-match. Pendant le match, c'est un petit peu plus difficile. J'avais fait une demande pour les séries, puis ça avait été accepté, là. Euh, quand il, euh, il aurait fallu que le... tu m'interpelles. Moi aussi, j'ai envoyé des lettres ah. puis euh, l'avocat m'a rappelé. Ah, bon. <rire> Je vois. Des vieilles rancunes. Quand t'es quand, quand trop, <rire> quand es trop euh, incisif, c'est soit, soit bon, <rire> soit pas bon. Là. Là, ça, ça a été bon cette fois-là. Mais euh, quand, quand t'es seul, là, tu le sais, là, quand t'es seul, c'est pas facile. Puis il y en a une coupe dans la Ligue qui sont seuls puis qui font du gros travail. Euh, juste à penser... Euh, sur la route, là, euh, Michel Germain, Arimouski, là, ça, il va décrire son 2 millième match dans la Ligue dhockey majeure major du Québec. Ça c'est il, il les a vus tous lui. Les Crosby, le Cavalier, Richards, toute la gang. Ouais. Il est arrivé à la première année de le Cavalier. Euh, faut, c est, c est, quand tu es seul, c'est long, longtemps. Il <rire> faut que tu parles. Puis, euh, mais faut que tu, tu restes pertinent. Trouves, faut pas que trouves, tu te répètes. Euh... Ouais, mais tu trouves des, des points de repère. Exemple, il y a un arrêt de jeu. Euh, là, tu suis un joueur, là tu parles de lui, mais là tu changes ton chapeau. Là, c'est un petit peu plus analyse. De exemple, Abramov une belle percée. Là, tu, tu peux parler de cette percée offensive qui a été bien stoppée par le gardien de but. Euh, tu regardes les changements, tu regardes l'émotion. banc des, euh, moi c'est les Olympiques. Tu regardes. Euh, bon, est-ce qu'il y a un joueur qui, qui a quitté euh, Regarde euh, si on accorde un but. Bon, est-ce qu'on regarde vers le. C'est des, des trucs qui peuvent paraître stupides, mais qui, en réalité, permettent à ce que les gens à la maison qui n'ont pas accès, ben, t'as une... encore plus accès parce que là, tu... c'est rare que quand tu regardes un match, là, euh, dans section 8, là, au centre-Bergatin, tu regardes le coach. Bon, le coach fait quoi, là? Il change tout le goal, là, ou il ne change pas? Mm -hmm. Non. Mais là, tu le sais à la radio. Et quand tu t'arrives au travail, là, tu peux encore plus commenter. Les brillantes victoires des Olympiques. Ça ça. <rire> euh, D'ailleurs, là, tu parles de brillantes victoires des Olympiques. Euh, tu faisais la description des matchs d'une équipe en particulier. Euh, tu couvrais ouais. leurs activités. Euh, Est-ce que tu as encore le devoir de neutralité par rapport à cette formation-là? Quand tu, tu fais la description du match, exemple, il y a, un, il y a, un, il y a une décision plus serrée de l'arbitre. Est-ce que tu vas prendre euh, la position euh, avantageuse pour les, pour les Olympiques ou tu te gardes cette neutralité euh, journalistique? Veux-tu poser la question à Richard Trottier le directeur des arbitres de la Ligue d'Arc je Julien du Québec. Il <rire> uh, y arrivait à la et il Ah non, pas, c'est pas toi qui es ici, soir. <rire> Mais ce qui est bizarre, diront-ils, c'est que j'étais positif euh, sur le travail des officiels à quelques occasions. Notamment lorsque M. Nicolas Dutils, si tu te souviens, était mon professeur. Oui. Et là, je dis « les matchs mm ?» -hmm. Tu euh, le critiquais, là? Lorsque, euh, je le critiquais pas tout <rire> C'est un, un professeur, et quelqu'un qui a une grande influence sur moi. Non, mais moi, je veux donc, dire, c'est son travail d'arbitre. Je critiquais positivement son travail d'officiel. <rire> euh, Jonathan Larry, que j vient, on vient de la même place. Euh, également, Dominique Bédard, on vient de la Rive-Nord de Montréal. Euh, Olivier Gouin, également, qui voit du temps de jeu dans la Ligue américaine. Tu sais, ces gars-là, je respectais. Je les connaissais, mais les autres, là. C'était eux autres les pires. <rire> tu sais, ça arrive dans. Des fois, ça. Tu sais, tu. C'est tellement difficile, les sports jugés, là. Ben oui. Puis, ça arrive tellement vite, là. que... Mais, tu sais, j'étais pas vraiment méchant avec les arbitres. Je disais juste que, tu sais, des fois, ça pouvait être. Il y a deux équipes sur la partie. tu sais, des trucs. Tu sais, c'était rien, rien de trop grave. Je le savais que. Tu as déjà été au centre Barriretin, assurément. Oui. Euh, donc, tu sais comment c'est. Tu sais comment que les arbitres ne sont pas aimés. Je savais qu'à tout à tout moment, tout ce que je pouvais dire contre les arbitres allait être approuvé par les partisans. <rire> ben oui, j'avoue, j'avoue. Mais euh, re, par rapport à l'équipe, euh, par rapport aux Olympiques, est-ce que tu te gardais là, cette fameuse neutralité-là ou euh, c'était euh, franchement partisan euh, sans gêne? Ben, pas partisan, mais je pense que chaque descripteur d'un, euh, c'est l'équipe qui paye ton hôtel sur la route, c'est l'équipe qui paye ta nourriture sur la route, euh, ton déplacement, tu voyages avec eux, tu manges avec eux, tu, tu vis carrément sur la route avec cette formation-là. Donc, quand arrive, tu vois quand, quand ils perdent, là, tu le vois là. Tu le vois les gars, là, comment ils se sentent c'est tu sais, quand, quand, tu sais, quand le long voyage des Olympiques sur la route là le, le plus terrible de l'histoire de la Ligue d'Hockey Hockey et Junior Major du Québec euh, qui ont fait euh, une, en 15 jours sur la route au début de saison en début de saison début de session d'école tu vois les gars là, pis, ils veulent la gagner mais ça marche pas parce que ils ont pas le temps de pratiquer ils ont pas c'est un nouveau coach ouais. avec Mario tu t'as rien le temps de faire tu vois la frustration de ces gars t'as pas le choix d'être pas content quand l'autre équipe compte parce que tu le sais que tu as un 10 heures à faire d'autobus <rire> et tu le sais que ça, ça parlera pas fort. Puis en même temps, tu, tu sais aussi que les gens qui t'écoutent via ta station, c'est la station ouais. de la ville. Donc, euh, nécessairement, ouais, euh, les ça. chances sont de ton bord que les gens soient des partisans de cette formation-là. Donc, un message pro euh, dans le cas présent olympique de Gatineau ouais. soit ben... accepté et euh, souhaité. Là. ouais Et quand il y a un but... Tu le sais qu'il y a un but. Quand l'autre équipe compte, c'est un petit peu plus tranquille. Puis c'est comme ça dans l'ensemble de la ligue d'hockey junior majeur du Québec. Euh, je dirais que. C'est le même aussi professionnel. Ben, dans la ligue nationale, ouais. Un petit peu moins, je dirais. Ah, ben, écoute. Euh... Ça, à, à la radio, non. À la radio, je te l'accorde. C'est comme ça. Parce que d'un, c'est à la merci de l'équipe. Si, si l'équipe trouve que tu es pas assez partisan dois te le faire dire. À la télé, c'est un, un petit peu plus neutre, mais euh, à la radio, non, on oublie ça. Là, c est, c est, la neutralité n'existe tout simplement pas. Il y en a qui n'aiment qui pas qui aiment pas ça en parler, là, mais euh, il n'y a, y a personne qui est neutre qui voyage avec un club euh, géant. Impossible. D'ailleurs, tu, tu viens de dire euh, que si tu n'étais pas assez euh, positif pour l'équipe, tu allais te le faire dire. Euh, c'est quoi leur impact sur ton travail? l'impact. Moi, je, les, les gars écoutent quand même, Qu'est-ce que tu vas dire? Mm -hmm. Parce qu'ils ont accès au match, tu sais, quand tu fais des. mais jamais, moi, on m'a me, on me reproché un commentaire ou, ou peu importe. Parce que. Mais il y a des trucs que je pouvais pas je pouvais pas dire. Parce que je sais c'est quoi la stratégie en avantage numérique. Il pratique tout le temps sa route. Il y a pratique à la maison, je suis tout le temps là. Ouais. Je le sais, qu'est-ce qu'ils font. Je parle avec les coachs, ils me disent tout. J'assistais aux réunions d'avant-match. Ça, ça a commencé avec Benoît Groux. Euh, ça, c'est une bonne histoire. Si tu veux, je la raconte parce que ça, ça rapport direct avec de quoi on parle. Ben oui, vas-y, vas-y. On, on était euh, dans un de mes premiers voyages. Ben, il <rire> me rencontre il me dit... Euh... Ben, <rire> j'aime ça. On sent la proximité. <rire> tu vois, déjà, premier <rire> voyage. Premier voyage, il me dit... Moi, ça ne me dérange pas. Tu viens au meeting, me dérange pas. Il dit, quand je vais pouvoir parler aux joueurs, dans, ça va être dans le vestiaire, tu ne seras pas là, ça, je le sais. Mais, tu vas avec son meeting. Tu vas pouvoir savoir ce qu'on dit. Il dit comme ça, je m'assure que qu'est-ce que tu vas dire en nombre ça ne sorti sortira pas tout croche. Et c'est une très belle façon de le voir. C'est une très belle façon de le voir. Donc, à, à, tu, tu sais ça, puis là, tu. Euh, tu ne veux pas trop en dire. C'est sûr que tu vas en mettre plus. Là. Tu, vas, tu vas en mettre de la moutarde parce que tu sais que les gars, ils écoutent. C'est le même. Je pense que si tu poses la question à 90%, là, ils en mettent là, oui. parce qu'ils savent, les gars. C'est le début d'une carrière pour certains. C'est peut-être le plus haut niveau qu'ils vont jouer pour d'autres. Donc, quand tu as, as un descripteur qui en met, puis... moi, ça ne me dérangeait pas. Là. Peu importe c'était qui. là. Il y a un année, j'avais un joueur qui était pas bon, là. Mais pas bon, là. Il était, sans dire horrible, là. on peut dire pas bon, mais c'était mettons, tu sais, tu as des rôles as du meilleur au moins bon, mais lui, il était dans, dans les moins bons. Puis <rire> j'avais dit euh, il a, ça a pris, je pense, une cinquantaine de matchs avant qu'il se casse son premier but. Son seul but de l'année, en okay. passant. Eric Eschweiler. T'étais pas obligé de le nommer. Moi, le bipé Un anglophone, rien. il nous écoute pas. Un anglophone, il nous écoute pas. Puis, euh, il est pas revenu l'année d'après. Mais j'avais dit le but marqué par Eric, le Rottweiler. Eschweiler. ce qui mordait, il mordait, il mordait, mais c'est un gros nounou, Il faisait rien. Il faisait rien. Là, les gars, là, ils riaient dans le vestiaire. Là. Là, pour le reste de l'année, il l'avait surnommé le Rottweiler. <rire> ça restait des affaires de même. T'sais. Ça sort de même. Ça sort tu pas planifié, mais ça a sorti comme ça, puis advienne que que pourra, mais il y en a qui c'est... Tu sais, ça arrive sur le moment, puis c'est le fun. Ben t'sais. oui. Mais je sais que les, les, équipes, les, les équipes écoutent euh, beaucoup, puis surtout les partisans sont... Il y en manque pas une. Ben oui. Euh, tu disais, toi, tu n'as pas eu à rectifier le tir suite à des commentaires de l'organisation, puis des choses comme ça, mais as-tu eu vent de, des gens qui ont été carrément tassé parce que l'équipe n'était pas contente ou que c'est pas l'employeur direct, mais c'est de l'influence de la formation qui a fait en sorte que ben on ne soit rectifié le tir dans le type de commentaires ou même d'individus. Je ne dirais pas qui, mais euh, y a, la, après la première année, euh, tu n'es pas bon après la première année. C'est impossible d'être bon après un an ou même pas une demi-saison. Demi je sais qu'on ne voulait pas que je revienne. Ok. Et à la mi-saison, on a à, ça, je, donc ça, ça me donne un an, ça. il ne voulait plus me faire remplacer. Donc j'imagine que le fait que les mauvais commentaires de certaines personnes dans l'organisation, je sais qui là, et ça ne me dérange pas. Mais son avis, elle a changé. Et encore pire, quand j'ai terminé mon mandat, j'avais démissionné après l'année la, suivante. J'avais, euh, euh, il me donnait un contrat de production vidéo. Okay. Donc je me dis que finalement. Ah, tu l'as conquis là. je l'ai conquis. Une, comme une conquête amoureuse. Ah ouais. oh, j'ai réussi. C'est ce qu'on doit. Mais faut pas lâcher de travailler. j'ai continué de travailler. Puis avec les conseils de, euh, de mon employeur. Parce qu'au final, c'est l'employeur qui, qui dicte. Si oui ou non, il veut. Si lui, il dit, OK, bien là, c'est vrai, t'as peut-être raison, il est pas à sa place. Mais lui, l'employeur a dit, non, c'est un passionné, c'est un jeune, je le veux là, puis il va faire la job, c'est mon gars. Ça fait, ou ça fait pas? Ça, c'est un vote ah, okay. de confiance. Ouais, fait que si t'as le vote de confiance de ton boss après ça... Tu sais, j'imagine que Michel Germain, à son premier match, il était pas tellement bon, mais là, il arrive à 2000. Il doit être quand même pas pire. À quelque part, il, a, il a dû avoir le vote de confiance. Moi, ce que je sais, c'est qu'un descripteur de, qui a déjà eu une plainte contre lui par rapport à ce qu'il avait dit contre un euh, contre un joueur d'une autre équipe Ok. à la limite là, déplacé. Là. Ouais, ouais. Euh, il y avait eu une plainte à la Ligue, mais euh, le descripteur avait dû s'excuser. OK. Puis euh, ça, ça s'était terminé là. Mais il y a vraiment jamais... Tu sais, c'est sûr c'est des commentaires. Ça arrive à chaud. Des... Ben ouais. Dis ce que tu penses, mais en même temps, faut pas oublier une chose. C'est des gars de 16 à 20 ans. C'est des jeunes. Il euh, faut quand même respecter que... Oh, puis Ils vont il y avoir une vie de... après le hockey aussi. Oui, c'est ça. Euh. Tu sais, on parlait de victoire, de défaite tantôt. Tu, sais, tu connais la situation, les voyages. Euh, tu, sais, tu, tu vois l'envers le, le, de la médaille, mais il euh, y a une partie du travail qui c'est d'aller chercher des commentaires de la part de tout ce beau monde-là. Euh, malgré, malgré une défaite, ça survient. Euh, est-ce que ça passe plus de travers? Comment est-ce que tu réussis à aller, à aller chercher l'information que toi, tu as de besoin, le matériel dont tu as de besoin pour ton euh, pour ta job quand les situations sont pas propices je savais à qui aller m'adresser en cas de défaite. Okay. J'avais des joueurs déjà ciblés que eux, peu importe ce qui va se passer, vont me parler. Alexandre Alain en est un que lui toujours va parler. Euh, Alex Breton parlait toujours. Euh, un gars comme Marc-Olivier Crevier-Morin qui a, a eu cet été euh, un camp d'entraînement, une chance inouïe. Le gars, là, il travaillait toute sa vie. On il y a quelques années, il avait eu un camp, mais il s'était blessé. Il n'avait jamais pu participer au camp des recrues du Canadien de Montréal à sa deuxième saison dans la junior majeure, à 17 ans. Puis là, il a, à 21 ans, il a eu cette chance-là. De 20, 21 ans ou 22. Euh, il, il était au camp des Oilers d'Edmonton. Cool. Donc, tu sais, lui, là, je savais toujours. Là, il a été capitaine aussi. Les Olympiques. Lui, je savais que je pouvais aller voir le capitaine normalement, Alex Carrier aussi. J'allais le voir, puis tout de suite, Alex, il, il passait. Le coach, tu sais, il n'aime pas ça, là. Mais il n'aime pas ça parler. C'est le contre un peu, hein? Et à, sa route, là, sa route, il n'est pas obligé de parler parce que, euh, comment ça fonctionne? Ben, il appelle les journalistes, puis. Mais là, mon boss, il me dit, hey, ça me prend le coach, là, même si c'est une défaite. Ok. Il va dire. -y. Des fois, il faisait un point de presse, puis je n'étais pas prête. Là, j'arrivais, puis là, je disais... Souvent, Eric ou même Ben n'avait pas le choix. C ça allait de l'entendre. Je pas le choix d'avoir un audio. Fait que, Mais souvent... Souvent, les... Euh, les coachs sont, sont vraiment gentils, t'sais. Ça ne leur dérangeait pas de parler. Puis, ça... Ou, sans dire... Sans dire se racheter... Mais si vous voulez développer sur quelque chose d'autre, je donnais l'opportunité aussi de s'exprimer. Je pense que c'est ce que les coachs à Gatineau ont vraiment apprécié. Même si ça n'allait pas bien, écoute, viens, viens à l'avant-match, viens le dire que vous travaillez fort et que vous voulez que ça, ça fonctionne. Mm -hmm. oh oui. Il y a personnes qui, personne qui va dans une formation en ayant comme but de perdre. Donc, déjà, non, si l'effort le, si est là, les gens vont pardonner bien des choses. Ouais. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu euh, parce que euh, chaque formation de la LHGMQ puis de la Ligue nationale, puis tous les autres niveaux, euh, ont euh, une équipe de communication. Donc, qui euh, gère l'aspect marketing, qui gère un petit peu les, les accès, puis tout ça. Euh, C'était quoi, toi, ta relation avec l'équipe des coms des, euh, des Olympiques quand tu travaillais? Tu sais, c'est pas eux autres ton employeur, mais en même temps, tu es tout le temps dans leur pack. Qu c'est quoi la relation avec euh, avec l'équipe des, des coms? T'as-tu avec quelqu'un. Mais, euh, non, non, mais je t'avais toujours je parle. J'étais toujours à l'arena Écoute, de euh, la première année, il y avait Marc-Antoine Rochon qui était là. Euh, on se parlait tout le temps. Et ça, je sais euh, que c'était un auditeur assidu du podcast de la POC. Ah oui? Ça, encore. Lui, c'est un, un grand fan de podcast. Il écoutent tout. Ah oui? On écoutait ça... Euh, Dans son, on, a, on allait tout le temps au subway avant les matchs. C'était notre, notre rituel. On allait au subway, puis on écoutait en, en route vers le subway. On écoutait, on écoutait du, euh, des podcasts. Euh. Puis euh, souvent, j'allais dans les activités également avec eux autres. On, euh, ils me demandaient, vu que tu sais, oui, j'avais le rôle de descripteur, mais encore plus. Je faisais, je faisais quelques contrats également avec euh, l'ancien DG, Marcel Patenaud. comme J'allais filmer euh, la mascotte des Olympiques dans les écoles avec eux autres. Donc, tu sais, j'étais quand même, j'étais vraiment, j'étais oui un descripteur, mais j'étais vraiment impliqué avec, avec les Olympiques de Gatineau. Puis, euh, tu sais, ça me permettait d'avoir aussi un autre contrat. Tu sais, J'avais la radio pour les, la description, puis quelques autres contrats. Puis là, ça me donnait également euh, un moment avec, à l'interne avec les, Euh, l'équipe, puis c'est moi qui ai fait les, les deux dernières saisons, les euh, vidéos des séries des Américains. OK. Euh, T'avais des histoires d'aréna. Allons-y, oh. des, des anecdotes. Euh... La pire? Ben écoute, le, oui, la, la pire, la meilleure. Euh, la, négative, meilleure là. Okay. la meilleure facile, comme ça pour euh, meilleure technologie, les remparts de Québec, ouais. okay. le centre okay. Vidéotron. Ouais, ouais, ouais. Euh, dans, dans ton euh, studio de radio, t'as un petit iPad sur le mur, tu peux contrôler le, ce qui rentre dans ta console, que euh, ce soit le point de presse du coach, le, la foule, la musique, même il y a des micros. Tu peux contrôler le son pour justement avoir plus ou moins de son dans, dans ta console. Donc pour, pour ça, les rapports étaient, étaient quand même exceptionnels. Et la seule place dans la Ligue là, que j'avais mal à la tête en terminant un match, parce que tu parles, tu parles, tu parles, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, mais c'est pas assez. Mais la seule place où tu termines un match et t'as mal à la tête, c'est au centre Robert-Gartin en playoff En séries éliminatoires, là, je sais bien, c'est... Jean... Parce que tu veux parler plus fort que la... F... Tu t'entends, les... les écouteurs sont dans le fond, t'as de la difficulté à t'entendre tellement il y a du bruit. Et pour la pire, et, et de loin... La pire, c'est le Cap-Breton. Oh, OK. Les Screaming Eagles du Cap-Breton. Et c'est horrible. Il y a Moncton qui. Là, cette année, on a une nouvelle arena. Donc, euh, c'est terminé les problèmes parce que tu es tellement loin à Moncton. Mais, c'est jamais pire comme au Cap-Breton. À Sydney, les Screaming Eagles, as des, ça s'appelle le Centre 200. Et j'ai figuré pourquoi. Tu as 200 poutres en bas de toi t'empêche, la, la loge des journalistes est en haut des poutres de la structure. On <rire> ne voit rien. C Encore pire, où tu es assis, il y a comme une, une poutre horizontale et verticale avec, en forme de T inversé. Et cette poutre t'empêche de voir le pointage. <rire> t'empêche de... Non, on voit le pointage, mais on ne voit pas le temps. Et les pénalités faut que tu tasses de 4-5 pieds. faut que tes écouteurs et que tu te de 4-5 pieds. <rire> <rire> <rire> ah, c'est magnifique. Magique. <rire> hey, c'est magique, hein, ça? Hey, je suis en train d'essayer de voir, là. Ben oui, toi. Les, euh, Je vois le, le, le, comme le... T'as toutes les estrades, T'as deux grandes ah. rangées d'estrades. Puis après ça, t'as toutes les poutres à hauteur de, le, de la fin de l'estrade. Puis après ça, t'as les, les loges. C'est n'importe quoi. C'est fou, hein? Ah. Ça, c'est... Ça, c'est spécial, tu sais. Euh, eux autres, ils y y méritent d'avoir un autre Arena. Charlottetown. Charlottetown aussi, c'est pas commode. mais je dis commode parce que c'est pas mal ça. Tu décris sur une commode, tu sais, les, les petites affaires de nuit, là, une table de nuit. <rire> tu mets ta console, ton ordinateur, tout sur une petite table de nuit, une table de chevet, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> Dans une loge, une chaise pliante, euh, comme chez Gramma à Noël. C'est le même. On décrit comme ça, ah, il y a des places là. puis dans les plus belles ambiances également, où, où tu es très bien reçu, euh, je devrais dire, Batters, tu es, es très bien reçu également euh, à Rouen Noranda. Là, c Ma place préférée dans la ligue, c est, c est, honnêtement, c'est Rouen Noranda. Ah oui, le centre... Ah, euh... La, la I, am gold, oh, I am gold. I am gold, oui. I am gold. Ouais. I am gold. Avec les journalistes sur place, tu as l'impression que tu fais partie de la famille. Euh, avec Yann Clermont, qui est aux communications, marketing, il fait pas mal de tout. Je pense même qu'il analyse par, par ta, les, les parties des huskies. Euh Il y a Jean-Paul Charlebois également qui est là. Euh, Jean-François Vachon, journaliste local. Tu sais, tu as l'impression vraiment de faire partie. On dirait que tu es, es, es le descripteur local. Le soir, exemple, si tu es là une journée de plus, mais ils vont te dire Hey, tu viens-tu, on va aller, aller prendre une bière au bord. tu rencontres... rends compte. Tu vois Gilles Bouchard avec. Euh, maintenant qu'il est qu gradué, là, mais dans le temps, Gilles Bouchard était là. Puis, tu vois Gilles Bouchard qui s'en va au Boston pizza, manger, puis boire de la bière. <rire> euh, Danny Sabourin aussi. Puis, non, c'est une belle. Et en plus, c'est une belle ville, même l'hiver. Parce que là, tout le monde me dit hey, Ça doit être beau, hein Tu voyages. En autobus, c'est le fun. Ouais, c'est le fun, mais en plein milieu de l'hiver. Ouais, euh, ah non, c'est moins trippé un peu. Euh, charlotte pas très attirant l'hiver. Non. <rire> euh, Moncton, tantôt, euh, discuter avec des collègues de travail. Ah, Moncton, c'est le fun l'été. Ouais, mais plein mois de février, Moncton. On va pas vraiment de cachet. C'est moins hâte pas... un peu. <rire> <rire> <rire> Moi j'ai fait une coupe tu Je suis allé bien sûr Robert Gartin, euh, Le centre Georges Védina, ne euh, veux, veux pas, euh, ouais. euh, provenant de, de ce coin-là, j'étais allé à Sudbury aussi. Euh, une des arenas les plus particulières, c'est celle du côté de Saint-Jean. J'étais allé là pour une game en série. Nathan Beaulieu était dans le club avec Doe, puis euh, tout ça. tu sais Une le grosse grosse. Ouais, avec euh, euh, Gérard Galant comme coach euh, à l'époque. Et une des affaires qui est vraiment bizarre, c'est que La première rangée d'estrades, de, celle qui est le plus proche de la glace, c'est un genre d'échafaud. Puis ils sont en mesure... mais semble fin... là, sont plus que ça. Je pense que c'est... Exemple... Là, tu le... peux genre les plier. Tu peux plier l'estrade pour leur monter de bout de genre. Fait. Mais le low, lower bowl, je pense qu'il est tout en, en échafaud. Oui, c'est ça. C'est vraiment weird. En, mais en même temps, t'es quand même confortable, puis l'inclinaison est bonne, puis... Mais c'est vraiment bizarre, parce que quand tu montes les marches, là, t'sais, mettons, euh, tu sais, mettons, tu vas dans euh, Sainte-Belle ou dans une arena Robert Gerté, ouais. c'est du béton, tu sais. Fait d'une marche à l'autre, t'as pas d'entremarches. Ben, pas là. Là, tu as, as du vide. Fait que quand tu regardes en avant de toi, quand tu montes les marches, tu vois en arrière des estrades. Parce que c'est vide. C'est un échafaud. Oh, oh. C'est vraiment bizarre. <rire> Je te le donne. C'est bizarre. Euh, oui, c'est vrai. Je, Je te dis pas, pas que le résultat est pas bon et puis que c'est pas efficace, mais c'est bizarre. <rire> mais ce qui est bizarre et résultat pas bon, le Bank Saddle Dome de Calgary, même chose, c'est sur des échafauds. Tu peux faire le tour de l'aréna au complet, en dessous. <rire> c'est à la limite épeurant. Hey, tu peux, comment une équipe oh. de la Ligue nationale d'hockey peut évoluer dans un aréna comme ça? Moi, ça me dépasse. Honnêtement, c'est la pire, la galerie de presse. C'est tellement dangereuse, cette galerie. C'est un aparté, là. Mais euh, on parle de junior, mais euh, pas le choix. Oh, allons-y, allons-y. Y allons -y. Hockey junior là-bas, là, mais la Ligue... Les journalistes qui couvrent la Ligue nationale, là, ils n'écoutent même pas le match de la galerie de presse tellement qu'elle est dangereuse. Sous flotte, c'est dans le vide. Tu carrément dans le vide. Le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'écoutent au sous-sol, dans la salle de presse, il y a nourriture. Ah, ok, plus. ouais, ouais, ouais. Ils l'écoutent là. Ils écoutent la game là. Puis <rire> Et quand tu compares avec Edmonton, là, la place Rogers qui... Qui est incroyable. Tu te dis, ouais, Calgary, vous faites un petit peu pitié. Ouais, moi, j'ai vraiment hâte que le vieux Bob euh, euh, Robert Gertin là, soit, soit démoli parce que j'ai jamais ouais, vu. Incroyable. Écoute, ça te prend là, euh, des crampons, euh, ça te prend une corde pour monter à rappel. C'est tellement à pic. Là. La première rangée de, de, de, de, de le, le premier step là, de, de, de, de, de, de place, c'est tellement à pic, là, ça n'a pas de bon sens. Ah, oh, c'est. Mais c'est tellement vétus comme arena. Ah, ouais, là. Ouais. Pas d'allure. Puis la Puis... brume. J'ai déjà fait un peu là, le, le tour du rang de pratique là, dans les, les catacombes. Là. Puis tu as l'impression que c'est un bunker prêt pour recevoir une bombe atomique dans la première guerre mondia... Deuxième ah, Guerre mondiale. D'après moi, ils sont prêts à beaucoup de choses, <rire> sauf <rire> à, à des grandes pluies parce que le toit en bois n'aide pas grand-chose. Mais là, on n'est pas là pour critiquer, parce qu'on tout le monde le dit. Là, ben oui, ça Au bien. niveau de ça, mais au niveau de... Il y a quelque chose. Il y a une ambiance. Y a chose, comme au, à l'ancienne aréna, genre Plante à Shawinigan, il y, y a de quoi. Il y a de quoi dans cette aréna-là. Puis, euh, quand tu, au final, quand ils vont avoir leur nouvelle amphithéâtre, là watch out. Watch out. J'ai bien hâte, puis on va vouloir attirer, comme Moncton va vouloir attirer les gros événements, là euh, Dans les dernières euh, semaines, j'ai parlé avec euh, la mairesse La Moncton Puis eux autres qui veulent les gros événements. À Gatineau, aussi vont vouloir les gros événements. La, le Briar, ça va aller à la Gatineau, la Coupe Memorial avec un, un, un nouvel tu t'as pas le choix. T'auras pas le choix d'avoir les, les plus gros shows. Ben oui, il faut que tu le rentabilises, puis euh, ça veut dire ouais. spectacle, ça veut dire... Euh, puis en même temps, c'est que la compétition... Euh, tu sais, exemple, le Centre Canadian Tower à, à Canada, c'est pas accessible non plus, fait que tu tu peux attirer une partie des shows qui seraient ouais. de moindre envergure pour avoir un public, là. De la lutte? Oui, effectivement. Des petits shows de lutte, des ah, petits ouais. shows de lutte. Je sais que les Olympiques sont intéressés par organiser des, des, galas, de, des galas de boxe. Ah, ben oui, euh, effectivement. C'est que I uh, of the Tiger Management, tous autres, ils veulent en organiser. Fait que, euh, dans des places où il y a une équipe de hockey junior, en Gatineau, c'est parfait. Mais mm -hmm. là, dans, dans le vieux Bob, on va se le dire, c'est pas parfait. Non. Et dans le nouveau, ça le sera. On l'espère. Tu as de boxe, c'est un, une autre affaire parce qu'en terminant, je veux, euh, je veux que tu en profites pour euh, plugger un de tes projets. Tu euh, leads un podcast avec la thématique de sport de combat. Oui, euh, podcast sur la boxe, Boxing Town Québec. Et ce qui est surprenant, honnêtement, là, on, est, euh, on, on, a, on, on essayait d'arrêter de le faire. Ok? Parce que ça demandait trop de notre temps. L'autre gars, tu sais comment c'est, hein? Quand t'es plusieurs pis c'est pas facile. Mais là, là, on a arrêté deux semaines de le faire. On a reçu 257 messages. On les a comptés. Hey, c'est quand que le podcast sort? Hey, c'est quand que le podcast. Hey, vous êtes en retard, les boys. <rire> mais là, ouais Mais là, on a sorti un et je sais pas, je. Dans le monde de la boxe, c'est. On est loin de Mike Ward sous-écoute, nous autres, là. Mais on a 13 000 personnes qui ont écouté le dernier épisode. Wow! Oui. Mais, tu sais, on, on reçoit des invités, là, quand même, parce que on est les seuls. On, on est dans un marché où il n'y a personne. Il n'y a personne fait de la boxe. Donc, tu sais, les, les David Lemieux, euh, les euh, Antonin Descaris, Camille Stéphane, Jean Pascal. À un moment donné, on a blasté Jean Pascal dans un des podcasts. Jean Pascal nous envoie un message sur Twitter. <rire> Le seul qu'on ne veut pas, c'est à donner Stevenson. Ça sera pour un autre épisode Il faut parler de ça, mais on l'a reçu à tout. Mickey, ben, de toute façon, Stevenson, ça veut dire qu'il commence par être un boxeur, s'il veut être une le Mais nous autres, on le, quand on veut parler de Stevenson, <rire> quand on le décrit, on le, décrit euh, le boxeur qui s'entraîne sur une pente de ski parce qu'il y avait fait un vidéo qui s'entraînait sur une pente de ski avec son gros manteau et ses gants de boxe, puis il faisait semblant de boxer, puis là, nous autres, on, on a bien ri de ça, mais tu sais, Notre podcast, on a des commandissaires. Tout le monde veut ça tu sais Rival, tout le temps là. Ross, il vient. Ross Amber, qui est un cerveau de boxe, il vient dans, dans le podcast. C'est incroyable. Puis, ce qui est encore plus incroyable de tout ça, c'est qu'il y a des radios comme le 91.9, comme Unique FM, qui parlent de notre podcast, nous invitent à, à en parler, à avoir une chronique de boxe qui. C'est comme un, un petit échange. Là, on va au podcast de, de Francis Paquin RDS qui est dans un autre monde également. Mais c'est quand même toujours le fun. Euh, Régent Tremblay qui parle du, du site Internet dans le Journal de Montréal. Ça vaut de l'or. On, mm -hmm. on est quand même chanceux. Euh, et tu sais tantôt, on parlait de ça, là, de être à la bonne place, mais on, on est seul. <rire> on est seul. Fait que, tu veux passer un podcast de boxe. Il n'y a pas d'émission de boxe au Québec. À la radio. Et il y a un podcast sur la boxe. En ben, français. Euh, Oui, c'est ça. C'est un marché qui, euh, on va se le dire, qui, qui est complètement Exploiter vide au Québec. Là. Tu veux-tu faire un podcast sur la boxe, JB? Ben, écoute, <rire> je, je, je suis un peu la boxe, mais pas, pas, pas assez pour, euh, pour pouvoir me partir sur un, sur un projet. Là. Mais au moins sur l'hockey, c'est es le top. Sa grosse coche! Ce qu'on dit. <rire> Les rumeurs. Les rumeurs qui ça, ça court vite, hein, ça va même jusqu'à Edmonton en Alberta. Ouais, parce que tu t'es là en ce moment. Un nouveau contrat euh, pour toi euh, dans une nouvelle station de radio. Euh, Regard vers le futur, là, ça s'enligne comment tout ça? Et hey, c'est spécial parce que c'est euh, depuis 1949. et eh bien, là, ça va être une première à Edmonton, une radio communautaire francophone. Son, on est 80, 80 000 francophones à Edmonton. Mmh. Euh, donc, il y, y a de la place. Je vais être journaliste l'après-midi euh, de 14h à 18h, de 18 à 19 pour la grille horaire. J'anime La Voix des sportifs. J'ai reçu, j'ai fini le montage dans les dernières journées de notre petite euh, introduction. Et j'anime aussi un pont entre les communautés de l'Ouest euh, qui va être reprise par l'Arc. Euh, qui euh, va s'appeler, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bref, à la découverte de l'Ouest. Et euh, ça va être avec les stations d'Ikaluit. On va discuter avec ces, euh, des personnes d'Ikaluit, de Saint-Boniface au Manitoba, de Gravelbourg en Saskatchewan, euh, bien sûr en Alberta, en Colombie-Britannique, euh, territoire du Nord-Ouest, euh, Yellowknife. Euh, on va parler également au Yukon, puis... Euh, c'est un beau projet et je pense que c'est le fun puis je parlais avec des personnes à Ottawa puis même Montréal qui travaillent dans des radios communautaires les gens veulent savoir des communautés tu sais minoritaires veulent savoir ce que les autres pensent veulent savoir c comment on vit parce que on est quand même éloigné là, mais comment ça se passe et c'est quoi votre c'est quoi qui se les, les activités à faire puis, si jamais tu tu déménages souvent en voyage, mais là tu sais qu'il y a telle et telle affaire à faire à Victoria. Je pense que c'est une mission qui va voyager dans les euh, voyager beaucoup dans les prochaines semaines. Cool. Donc, c'est à suivre. Hey, euh, merci euh, merci Vincent pour ton passage euh, sur le podcast La Poc. On a parlé un peu de tout, mais surtout d'Hockey, et euh, j'ai vraiment apprécié faire le show avec toi. C'était hyper intéressant. Puis c'est une facette que de parler de l'envers du décor parce que c'est bien beau être dans les médias mais de savoir comment ça se passe dans les médias c'est pas souvent qu'on a l'occasion de pouvoir adresser euh, d'adresser ça comme cette facette là puis j'étais vraiment content que tu acceptes l'invitation Sur ce, euh, on va mettre fin à ce show euh, de cette semaine de la POC. C'était, je vais gagner, votre animateur. Je vous invite à nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux. Euh, la POC Podcast, cherchez ça, Facebook, Twitter, on est là. Venez jaser avec nous. On a même un espace pour euh, pour les gens là, et, euh, de pouvoir s'exprimer. Ça s'appelle Les POC et s'expriment. C'est un groupe sous notre page Facebook dans lequel vous pouvez y aller de vos commentaires, de vos analyses. Vous pouvez y aller de vos sujets aussi. D'ailleurs, euh, Chris Pellerin, qui euh, y a été, euh, quand il y a eu l'échange de, de Eric Carson, il y a été se vider le cœur là-dessus euh, et ça a soulevé les, les passions, les discussions. Donc, si vous voulez c'est possible. Vous pouvez aussi nous aider sur la plateforme Patreon. Vous avez aimé le show, vous voulez nous aider à aller encore plus loin, c'est possible. À partir de 1$ par mois, vous pouvez mettre l'épaule à la roue au niveau financier pour pouvoir aider le podcast. Donc, cherchez-nous sur patreon.com la poc, le podcast. Vous allez nous trouver. On est le seul qui s'appelle de même, donc c'est pas trop compliqué. Donc, au nom de toute l'équipe, je te remercie Vincent d'avoir été de passage sur la d'avoir accepté l'invitation. Et je vous dis à vous, les auditeurs, merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye bye! Ciao!